Marine, tu sais ce soir ça va mal. J'ai trop de choses sur le cœur donc il faudrait que l'on parle Marine. Si je m'adresse à toi ce soir, c'est que tu es pour quelque chose. Tu as tout fait pour que ça foire Marine. Dans le pays de Marianne, il a l'amour, il y a la guerre, mais aussi le mariage Marine. Pourquoi tu perpétues les traditions C'est tu qu'on des millions à payer l'addition Ma haine est immense en ce soir de décembre Quand je pense à tous ces gens que tu rassembles Tu sais, moi je suis comme toi, je veux qu'on m'écoute Et tout comme toi, j'aimerais que les jeunes se serrent les coudes Marine, t'as un prénom si tendre, un vrai prénom d'ange Mais dis-moi ce qui te prend, Marine On ne sera jamais amis parce que ma mère est française Mais que je ne suis pas née ici, Marine Regarde-nous, on est beau, on vient des quatre coins du monde, mais pour toi on est trop. Ma haine est immense quand je pense à ton père, il prône la guerre comme... Bon, C'est ton géniteur, génération 80, on a retrouvé notre fureur Marine, t'avais l'honneur d'être proche de l'ennemi D'installer un climat paisible dans mon vie. Mais Marine, t'es forcément intelligente T'as pas son à tous ces gens que t'encrennent dans l'urgence Marine, t'es mon aîné et pourtant je ne te respecte pas Il m'a fallu faire ce choix Marine, tu pouvais briser la chaîne, prendre la parole et nous Et que le blanc ne se mélange pas à autrui marine on ne sera jamais copine parce que je suis une métisse et que je traîne avec Ali marine plus je te déteste et mieux je vais et plus je proteste et moins nous payons les frais donc j'en j'emmerde, j'en j'emmerde j'en merd j'en merde. Merde. Moi j'en j'en merde. Marine, je suis pas de ceux qui prônent la haine, plutôt de ceux qui votent et qui espèrent que ça s'arrête, t'as fait couler le navire Marine, j'ai peur du suicide collectif, des amoureux en couleur, Marine, pourquoi es-tu si pâle, Bien faire un tour chez nous, c'est coloré, c'est jovial, Marine, j'aimerais tellement que tu m'entendes, je veux bien être un exemple quand il s'agit de vous descendre, Marine, tu t'appelles le Avec tel problème d'une jeunesse qui saigne Viens, viens, allons éteindre la flamme Ne sois pas de ces fous qui défendent le diable marine J'ai peur que dans quelques temps t'y arrives Et que nous devions tous foutre le camp Donc j'en merde, j'en merde, j'en merde Dans ma bulle dans ma bulle, l'amour est mort, l'amour existe encore, mélanie j'ai pas de type le travail, je suis foutu. j'ai réussi ma vie, je J't t'aime, je te déteste, tu J't manques. je t'aime, je te hais fais moi rire. aujourd'hui, ça va question mm -hmm. la paix, la guerre, le mal, j'ai mal, réponse la hein? banlieue les mots, les jeunes, la femme ah. je t'ai oublié, je suis bizarre quand je pense que je suis une fille bien, l'argent le rap, j'y crois plus, je pense à toi, plus. mais si j'y crois encore. Je respire, j'étouffe. J'étouffe. Je respire. Je meurs. Je respire Non. Oh. Sortez-moi de ma bulle.